Frères et sœurs, j'ai volontairement laissé la lumière éteinte, en partie bien sûr, parce qu'il faut quand même qu'on voit quelque chose, pour nous rappeler, vous voyez, ces messes qu'on célèbre pendant l'Avent, qu'on appelle les messes Roraate ou les messes de l'Aurore, qu'on célèbre en général à la bougie, pour, euh, comme des veilleurs, vous voyez, qui attendent le retour de, de Jésus, le retour du Christ, des veilleurs au, au milieu de la nuit, qui attendent la fin de la nuit, que le soleil se lève. Alors comme nous approchons de Noël, je me suis dit aujourd'hui, eh bien, nous allons, nous allons célébrer ainsi. Et puis, euh, ça met un peu l'ambiance aussi, pour écouter ces paroles magnifiques que nous venons d'entendre. Cet passage de l'Évangile qui est absolument sublime, il faut imaginer cette histoire. Zacharie et Élisabeth sont un couple exemplaire, Ce sont des justes. Ce sont un homme et une femme qui ont décidé de donner toute leur vie au Seigneur, avec une, un dévouement sans faille. Quand il, en, ce qui, en ce qui concerne la loi de Dieu, alors ils observent les commandements, ils prient le Seigneur, ils mettent leur foi en lui. Ils sont beaux, ces deux hommes, cet, cet, cet homme et cette femme. Il est beau, ce couple, magnifique. Et vous voyez, ce couple, eh bien, ils sont frappés d'une forme de malédiction parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants, ils sont déjà âgés. Et on peut imaginer la souffrance qu'ils ont eue toute leur vie, de ne pas pouvoir donner la vie, justement. Et toutes ces questions qui sont montées vers le ciel, « Mais Seigneur, pourquoi Pourquoi un tel, un tel Et nous, on ne peut pas en avoir. » On aurait bien pu peut-être avoir des enfants, les consacrer au Seigneur. Ça aurait été notre plus grand souhait de pouvoir te donner des enfants, Seigneur. Et pourquoi nous as-tu refusé ça Et toute leur vie, on peut imaginer toutes les prières qui ont été montées vers le ciel. « Seigneur, donne-nous des enfants, nous t'en supplions. » Et puis au bout d'un moment, eh bien, ces prières se sont taries parce que eh bien, avec l'âge qui avance, on se dit « Bon, ben, maintenant c'est trop tard, ça n'arrivera pas. » Et toujours ce « Pourquoi Mais pourquoi le Seigneur nous a refusé ça ?» Et pourtant, Zacharie et Elisabeth continuent de servir le Seigneur comme ils le peuvent, chacun à leur niveau. Alors ils sont de familles sacerdotales. Là. Donc c'était des familles de Lévi et d'Aaron. C'est des familles qui servent le Seigneur et qui ont Un rôle au temple. Alors, vous voyez, par euh, par famille, dans le temple de Jérusalem, eh bien c'était organisé comme ça, par famille. Il y avait un temps pour chaque famille sacerdotale pour servir à l'autel, servir au temple. Et puis, vous imaginez le nombre de, de familles sacerdotales qu'il y avait à l'époque, eh un certain nombre. Donc, ça arrivait très rarement que, eh bien, une famille se retrouve à devoir servir au temple. Et puis, et puis, Alors que Zacharie est déjà âgé, le sort, puisqu'on tire au sort pour savoir qui va offrir l'enfant dans le sanctuaire, le sort tombe sur lui. Alors ça, frères et sœurs, si ça arrive dans une vie, ça n'arrive qu'une seule fois. Donc vous voyez la bénédiction du Seigneur qui commence à, à se manifester pour Zacharie et Elisabeth. Donc ils sont, ils, Zacharie est montée à, à Jérusalem pour servir au temple. Et puis voilà que le sort tombe sur lui pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire. Il doit être bouleversé. Il est choisi par le Seigneur, choisi par le sort, donc choisi par le Seigneur pour aller offrir l'encens. Donc tout tremblant, il se, il se purifie, il s'habille progressivement de tous les habits du grand prêtre, et il va offrir l'encens dans le sanctuaire. Il arrive devant l'autel et là il, il, il met l'encens, Sur, le, sur les charbons et voilà que lui apparaît dans ce moment si spécial de sa vie à droite de l'autel un ange vous imaginez la scène frères et sœurs il est dans ce moment de sa vie absolument unique et voilà que lui apparaît un ange qui lui dit voilà Zacharie ta supplication a été entendue mais j'ai arrêté de prier depuis longtemps mais Tu sais, tout, tout, toutes les prières de ta vie, le Seigneur les a entendues. Hein elles ne sont pas tombées dans les oubliettes. Toutes les prières de notre vie, toutes nos prières sont entendues par Dieu. Elles sont montées vers le Seigneur. Si elles ont été faites avec un cœur simple et pur, elles sont montées vers le Seigneur. Même si notre cœur n'est pas pur d'ailleurs. Si elles ont été faites sincèrement, nos prières sont montées vers Dieu. Et voyez, vois-tu, Zacharie, j'ai attendu ce moment pour répondre à ta prière. Je savais le jour où je te désignerais. Et j'ai attendu ce moment, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que, comme dans toutes les histoires des prophètes, il fallait que ta femme soit stérile, que tout ça soit reconnu. Il fallait que euh, tout le monde puisse reconnaître l'intervention miraculeuse de Dieu pour la naissance d'un fils extraordinaire. Et voyez ce qu'il il, il, il, il explique Ta femme mettra au monde pour toi un fils, tu lui donneras le nom de Jean, un nom nouveau dans ta famille, tu seras dans la joie et l'allégresse, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Vous imaginez, pour Zacharie, normalement c'est une déflagration. Comment ça Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Vous vous rendez compte de ces paroles qui sont données à Zacharie Il va avoir un fils dans sa vieillesse, sa femme qui est, qui, est, qui est stérile, va avoir un fils. Il aura la puissance du prophète Élie. Et normalement, dans le cœur de Zacharie, tout doit s'éclairer. Voilà pourquoi nous avons entendu, attendu si longtemps. Il fallait toute cette attente. Il fallait cette incertitude, il fallait tout, toute cette épreuve pour qu'arrive un grand prophète. Le grand prophète Elie qui doit revenir. Alors, normalement c'est ce qui aurait dû se passer dans le cœur de Zacharie, mais vous voyez, ce, ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Zacharie aurait dû tomber à plat ventre, se prosterner devant l'ange et rendre grâce avec des larmes d'avoir été choisi par le Seigneur pour être le père d'un... D un, d un, du plus grand des prophètes. Mais vous voyez, Zacharie, tout juste qu'il est, tout serviteur qu'il est, et tout homme qu'il est, comme chacun d'entre nous, là, euh, devant tant de bénédictions, se met à douter. Et alors, frères et sœurs, il faut que nous comprenions aussi que nous agissons souvent comme ça. Nous ne réalisons pas toujours à quel point le Seigneur, à travers nos épreuves, veut nous bénir. Les épreuves que le Seigneur permet dans notre vie, qui peuvent être longues, douloureuses, pénibles, préparent des bénédictions. Et lorsque la bénédiction arrive, nous n'y croyons pas, parce que nous nous pensons maudits. Alors que c'est tout le contraire. La bénédiction a commencé depuis longtemps, et elle va se manifester plus tard. Et nous ne croyons pas à ces bénédictions. Nous avons tant de mal à croire, parce que nous avons de, du mal à voir Dieu tel qu'il est, qui n'est que bonté, qu'amour, que bénédiction. Et tout ce qu'il permet dans notre vie est une bénédiction. Eh bien, Zacharie n'y croit pas. Vous voyez, comme tout juste qu'il est, tout serviteur de Dieu qu'il est, il a encore une image fausse de Dieu. Une fausse image. Et oui, que voulez-vous, Jésus n'est pas encore arrivé, le visage de Dieu est toujours déformé, déformé dans le cœur des hommes. C'est Jésus qui va le révéler au monde. Alors l'ange a une parole sévère, mais tout ça est prophétique encore une fois. « Puisque tu n'as pas cru, eh bien tu seras réduit au silence, tu ne parleras plus. » Exactement comme ce qui s'est passé depuis 400 ans. Les prophètes ont cessé de parler parce que le peuple d'Israël ne croit pas à la bénédiction de Dieu. Et les prophètes ont cessé de parler. Et toi, Zacharie, pareil, tu vas être réduit au silence, jusqu'à ce qu'arrive ton fils, pour que tu puisses enfin accepter la volonté de Dieu sur ta vie, accepter la bénédiction de Dieu, et que tu puisses rouvrir ta bouche pour le bénir à ton tour. Alors, frères et sœurs, que tout ceci soit pour nous une leçon, Dieu nous bénit, le croyons-nous, oui ou non. Dieu nous bénit en tout. Et dans les épreuves les plus pénibles de notre vie, nous devons garder l'espérance, la foi, que le Seigneur prépare de grandes bénédictions pour nos âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.